يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Donc la dernière fois, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'était arrêté, on avait commencé le premier hadith des 40 de Nawawi, de l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi. Et on avait évoqué certains sujets, mais avant de commencer ou avant de continuer, je vais poser quelques questions, bi'idhnillah. La première des questions déjà, est-ce que quelqu'un connaît le hadith ou a appris le hadith durant ces quelques jours Ceux qui l'ont appris, ils lèvent la main. Maintenant. En muminina En Amir al-Mu'minina, Hafsin Umara ibn al-Khattab Radiyallahu anhu, qualla, sami'atu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, alayhi wa sallam, y'a wa innama, الاعمال بالنيات الى repeat انما الاعمال بالنيات انما الاعمال انما الاعمال بالنيات بالنيات وانما لكل امر من نوافئ فهو هجر فمن فمن فمن كانت هجرته الى الى الله ورسوله الى الله الله ورسوله هه فهجرته الى الله ورسوله الله الله ورسوله ومن كانت هجرته ومن لدنيا لدنيا لدنيا يصيبها يصيبها او امراه او امراه او ينكحوها ينكحوها, هجراته ينكحوها, هجراته ينكحوها هجراته فهجراته, فهجراته, فهجراته فهجراته الى ما نها الى الى اش الى جرا اليه الى جراء إليه. عليه طيب متفق عليه ان شاء الله مينيموم سنديكال ما شاء الله طيب quelqu'un d'autre هل سام طلب بسم الله تفضل عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمحتو. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوات فمن كانت اجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت اجرته لدنيا يسيبها أو مرأة ينكيحها فإجرته إلى ما هاجر إلى ما هاجر إلى هاجر إليه طيب ستوه <تصفيق> <تصفيق> <مسؤال> من باره البخاري ومسلم, ومسلم. طيب ازيكم اخوه quelqu'un d'autre عن أمير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امير المؤمنين ابي حفص Umar بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب wa الله عنه قال سمعت رسول الله رسول الله رسول الله الله عليه وسلم يقول ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يسيئها او امراه ينكحها او امراه او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وهو البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم طيب <تصفيق> كان دوت كما <مشتابل>؟ عماد تفضل عماد ام اميري ابي حفصي ومرض الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مرء لا نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيدها أو امرأة ينكح ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه طيب أحسنت طيب Un <coughs> frère qui qui offre ça à ceux qui ont appris. Ok. Et ça, déjà <tousse> Salut. T -t Et ça frère, Qui d'autre Qui d'autre <tousse> Madi. Qui d'autre pour réciter C'est quoi ton prénom صبري تفضل عن أمير المبنين أبي حفص عمر بن القطاب الله عنه قال سمعت رسول الله, سمعت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكرد بإما نواء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله oman kanat hijratuhu li dunia yusibuha o pas si Maha'i djinn la semaine dernière Tiens Tiens Toi si akhid kalima Zahid Les autres de Personne Là Des questions sur le cours la semaine dernière. On avait vu certains hadiths autour desquels tournait l'islam. Quels sont ces hadiths Autour desquels tourne l'islam On en avait parlé. Vous vous rappelez ou pas Combien de hadiths Autour desquels tourne l'islam Combien 2 4 4. Qui peut me les citer Il lève la celui qui peut me le citer, il lève la main. Ah, il faut il faut 4. Qui Hein Personne Personne. Réfléchissez. Personne pour me citer. En français ou en, arabe en français, dis-moi Non, je te demande. En français, je te dis. Ben, le... Là le premier. Celui-là, euh, OK deuxième le... Tu me dis en français. On ouais. le ramène en arabe. Hein Voilà. Ouais. Le troisième c'est Alors on se ramasse et? et le e c'est quoi Euh tu euh, euh détache-toi des gens, les gens Sois désintéressé vis-à-vis euh, des gens et les gens t'aimeront. Donc le premier Innamal a'malu binniyat Le deuxième Inna l-hala l-bayin wa inna l-haram b-bayin. L-troazi izhad fima ajdi l-naas, yuhibu kal-naas. Tid? Ili katri iam. te je. viens C'est quoi l'autre? l-utra? Mislim, donc ça c'était les quatre un hadith autour desquels tourne l'islam on l'avait vu ça c'est important les frères de savoir ça et certains y rajoutent un cinquième hadith le hadith de Aisha عنها, <t 'in> ensuite deuxième question est-ce que dans ce hadith les deux premières phrases elles sont liées ou pas on en avait parlé. Est-ce qu'elle est liée avec la phrase qui suit Elles sont liées ou pas Il y, quoi Il y a deux avis. Il y a deux avis. L'avis le plus authentique, c'était quoi C'est qu'elles indépendant. qu sont indépendantes. C'est qu'elles sont indépendantes, isolées l'une de l'autre. Et quelle est la signification de ces deux phrases alors, si elles sont indépendantes La signification de la première et la signification de la deuxième. Hein La première, c'est pas elle vient affirmer une chose et la deuxième, elle confirme Non. Là. Non, c'est pas ça. Alors La deuxième, c'est le résultat de la Non. Non. On avait dit que la première hein Innamal a'malu elle concerne quoi Elle concerne l'adoration, l'intention de la personne. l'authenticité de l'acte, est-ce qu'il sera authentique ou pas Et la deuxième, elle concerne la récompense, est-ce que la personne sera récompensée Hein Ou pas Tayeb, innama al a'malu binniyat Ça, elle, elle veut dire, ou elle signifie, est-ce que la personne, est-ce que l'œuvre de la personne sera authentique ou pas Et la deuxième, est-ce qu'elle sera récompensée ou pas Elle se rapporte à la récompense, et l'autre, elle se rapporte à l'authenticité, à l'acceptation de l'œuvre. Donc c'était ça la réponse. Une autre question, avant de commencer. La particule « innama, innama » Al-Amal ou C'est une particule de quoi Vous vu ou pas vu, Des restrictions. En arabe, ça donne quoi Ta'yeb. Et c'est quoi sa signification alors Hein Adat Hasr, c'est quoi sa signification Non. elle euh, atteste où elle confirme le jugement à ce qui suit et on avait donné un exemple inne main sadada où l' faut c'est à dire que et eh bien les aumônes ne sont du qu'au pauvre qu' pauvre 1 et les actes ne valent que par les actions donc elle affirme le jugement à quoi à ce qui vient après pay à ce qui vient après cette particule de la les frères faut réviser chaallah Okay, parce que ces questions, elles pourront retomber, Inch'Allah. Al-Muhim, on avait vu <coughs> trois catégories de personnes qui ont été citées dans le hadith par le prophète, wa sallam, une personne qui aura appris la science, qui aura appris le Coran, et qui sera ramenée vers Allah, subhanahu wa le jour de la résurrection, hein, et une personne qui aura dépensé de ses biens, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera ramené le jour de la résurrection et une personne qui aura lutté dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et également qui sera ramené le jour de la résurrection et on leur demandera yani, qu'avez-vous fait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ils diront l'un dira eh bien j'ai appris la science hein, pour toi j'ai dépensé mes biens dans ton sentier et j'ai combattu pour que ta parole soit la plus haute on leur dira tu, yani, vous avez menti Et ils seront jetés ou traînés en enfer sur leur visage Et ils seront jetés en enfer Et c'est pour cette raison on avait dit que la personne Eh bien, elle doit faire attention à son intention Est-ce que son intention est exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala Ou est-ce qu'elle est vouée à autre qu'Allah azza wa jal Comme eh bien, ces personnes qui ont été mentionnées dans ce hadith Puisque certains, ou celui qui combattait et qu'il était dans le sentier d'Allah Azza il voulait que les gens eh bien disent qu'il soit qu'il est courageux et véritablement les gens ont dit dans cette vie d'ici bas eh bien qu'il était courageux donc son intention était pour autre qu'Allah Azza et c'est pour cette raison qu'il a été jeté en enfer et pareil pour la personne qui lisait le Coran et qui apprenait la science eh bien elle voulait que les gens disent de lui eh bien qu'il avait une belle voix etc. et donc son intention n'était pas pour Allah wa elle était pour autre qu'Allah et il a eu ce qu'il a voulu il s'y va mais dans l'au-delà eh bien il n'a eu aucune part et au contraire Allah jalal il l'a eh bien emmené ou il a fait emmener en enfer et pareil pour celui qui dépensait dans le sentier d'Allah subhanahu wa taala celui-là et eh bien il voulait que les gens disent que c'était une personne généreuse et il a eu ce qu'il a demandé ou il a eu et eh bien l'intention qu'il avait et Allah subhanahu wa taala ne lui a donné aucune part dans l'au-delà et il a été emmené en enfer sur son visage et jeté dans le feu et dans la fournaise donc c'est pour cette raison que la personne et eh bien elle doit être ou doit faire attention et contrôler à chaque fois et eh bien son attention est-ce qu'elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'elle fait ça et eh bien pour autre qu'Allah jalla wa'ala ou est-ce qu'il y a de l'ostentation dans ce qu'elle fait ou pas toujours et eh bien elle doit se remettre en question pourquoi parce que l'être humain justement est un être humain et l'ostentation et l'amour de la notoriété et également les éloges Et eh bien peut lui apparaître et il peut être sujet à ces, cho à ces choses là C'est pour cette raison et eh bien que la personne doit يعني eh chasser toutes ses mauvaises intentions et mettre son intention sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara alayhi s-salatu wa عمليا لهذا الحديث ensuite après cela le prophète sallalahu nous donne un exemple concret avoir dit il nous donne un exemple concret pour justement nous donner une image de ce hadith et cet exemple qu'il donne c'est quoi c'est l'émigration il nous donne l'exemple de l'immigration l'immigration c'est quoi c'est le fait et eh bien de se déplacer d'un pays hein, non musulman jusqu'à un pays musulman et eh bien de fuir avec son islam avec sa religion فهي من افضل الاعمال والبروفه صلى الله عليه cet exemple d'immigration pourquoi parce que l'immigration, la hijra et eh bien fait partie des meilleurs des وهي قرينه الجهاد في سبيل الله et c'est l'accompagnement de la lutte dans le sentier d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dit certes ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont lutté. ici on voit que Allah Azza wa Jalla souvent il fait accompagner l'émigration et la lutte dans le d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Jalla wa Ala qaddama al muhajirina 'ala al Et ce qui prouve eh bien, le caractère honorable de l'immigration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala devance dans les loges et dans les vocations ceux qui ont émigré sur l'ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine, les habitants de Médine. Ça, ça prouve quoi Ça prouve eh bien, le caractère honorable de ceux qui ont émigré par rapport à ceux qui les ont accueillis et qui sont meilleurs. Et Allah les devance dans les loges. Lianahum Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est devant dans les loges et dans les vocations parce que ces gens-là qui ont émigré ils ont délaissé leur, leur pays ils ont délaissé leur ville ils ont délaissé leur maison ils ont délaissé leur biens pourquoi Pour donner la victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala fa hum min et de là on voit qu'ils sont meilleurs que le reste ou que les autres. Fali hijratu sharafun wa amalun jalil. Mais n'est pas la valeur de eh la bien que l'émigration est une œuvre respectable, honorable. Mais l'important et eh bien ce n'est pas l'apparence de l'émigration. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'émigration en apparence comme tu la vois. وإ bi ب صاح. mais l'important et eh c'est l'intention de celui qui fait l'immigration. ce n'est pas l'immigration en elle-même, mais c'est l'intention. C'est pour cette raison que le prophète Saallahlam il donne l'exemple dehi. فإها يريد Si la personne elle émigre, Hein? et quand ou quand elle émigre son but et son intention eh bien c'est le fait de donner la victoire à Allah azza wa à son messager et eh bien dans ces cas-là son émigration sera considérée eh bien comme étant pour Allah et son messager pourquoi parce que eh bien c'est son intention qui était comme telle wa takunu 'inda Allah azza wa et dans ce cas-là بإذن bien son émigration sera acceptée d'Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakounu lahu thawab al-muhajir. I il aura la récompense de celui qui aura émigré. Fa in kharaja, Insan kharaj, kharaja li li hijra, wa mata fit tariq, kutiba lahu annahu muhajir. Par contre, si une personne, eh bien, elle sort, hein, et elle émigre, son intention c'est d'émigrer. Mais que, eh bien, euh, durant le voyage, elle meurt. Est-ce qu'elle sera considérée parmi les immigrés Oui ou non Soel, c'est une question. Oui Pourquoi Parce que son intention, c'est pas émigrer, c'est parce que c'est son intention. Elle sera rétribuée selon son intention. Parce que certains émigrent, mais leur intention, eh bien, c'est d'aller se marier avec une femme, comme dans le hadith. Mais si la personne et bien son intention c'est d'émigrer pour Allah Azza wa et son messager et qu'il meurt au milieu du chemin et bien b'ithnillah Allah Azza wa lui écrira la récompense de celui qui a émigré. Tayib kama qala Allah Azza wa Jall wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi faqala Allah Azza wa Jall ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset Et quiconque sort de sa maison, émigrant, il ne s'arrête pas à émigrant seulement, émigrant vers qui Vers Allah et son messager. Là, il mentionne bien l'intention. L'intention de la personne, ça doit être de le faire pour Allah et son messager, alayhi wa sallam. Et bien dans ces cas-là, et qu'il meurt ou que la mort l'atteint sur le chemin, et bien ça récompense un combat Allah subhanahu wa ta'ala. Nazar al-ni saliha. Iaktubullahu الله wa'ala lahu ajra al-muhajir. Il se dit ceci selon son intention. Si son intention était pour Allah Azza wa son messager, pour donner la victoire à, à sa religion, et pour pouvoir la pratiquer, etc. Et bien, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, krira la récompense complète de l'immigration. Wa in kana mata fit tariq. Même s'il est mort sur le chemin. Hada iza kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. A ili illahi wa hubbal lillahi wa hubbal li rasulihi alayhi sallatu wassalam. Ça, c'est pour celui, il aura la récompense, c'est celui eh bien, qui aura émigré pour qui et dont l'intention était pour Allah et son messager. C'est-à-dire qu'il aura voulu donner la victoire à sa religion, c'est-à-dire la pratiquer. Hein, et par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par amour pour son messager alayhi sallatu wassalam. Wal hijratu baqiyatun ila antaquu massa'a. Il faut savoir également que l'immigration, eh bien, سغيف فكتيف البغ جغاء جسك سكلغ سف. قولله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يقررجه أب دووت والنساء في الكبرة وأحمد في المسنة والدارمي في سنا وبعللى في سنده والتباران فيب من حديث معوي ررض الله عن أن النبي صل الله عليه وسلم قال. لاتنقاطيع الهجرة حتى تقاطع التوب ولا تقاطع التوب. Hatta tatlu'a shamsu min maghribiha Prophete sallallahu a'a sallam, hadith par anhu, il dit eh bien, l'hijra sera effective tant que, eh bien, le repentir sera effectif et le repentir sera effectif jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant de l'endroit où est-ce qu'il se couche fal muslim et de ila abada et là on voit que le musulman aura toujours besoin d'émigrer de se déplacer pour pouvoir pratiquer sa religion pour pouvoir et eh bien euh, pratiquer sa religion de de de la meilleure des manières fa في هذه الهجره يعني فيها محافظه على الدين يقول الله عز وجل من يهاجر في سبيل الله يجد في كثيرا كما قال الله on voit que le musulman aura toujours besoin et bien d'émigrer si bien à un endroit il a du mal à pratiquer sa religion et bien il part il part pour pouvoir et bien pratiquer sa religion dans un endroit où ce qu'il pourra pratique sa religion et ceci pour préserver sa religion dans l'immigration, il y a une préservation de la religion et Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque émigre dans la voie d'Allah traversera sur terre ou trouvera sur terre de nombreux refuges en et et de l'abondance l'insan yani ne s'inquiète il doit pas être être gêné bismillah s'il part Allah subhanahu wa ta'ala eh bien lui fera où il trouvera des, des refuges et de l'abondance peu importe où il se trouve. Il faut juste et eh bien ala Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, véritablement et eh bien remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. fiha Il doit eh bien émigrer et fuir avec sa religion vers un endroit ou vers un pays ou vers une contrée ou vers une ville où est-ce qu'il pourra ta'ala faire et eh bien pratiquer sa religion en apparence et il pourra appliquer eh bien l'adoration de son seigneur comme il se doit nabi hadith ibn abbas la hijrata ba'da al la hijrata, ba'da al-fath certains ils prennent ce hadith comme argument pour dire que l'immigration n'est plus effective c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'immigration le prophète dans ce hadith qu'est-ce qu'il dit il dit il, il n'y a pas d'émigration après la conquête de la mecque après que la mecque a été conquise on n'émigre plus et certains et eh bien prennent comme argument ce hadith pour dire non C'est fini les hijas. Ils disent que ce hadith, eh bien, il efface le hadith qu'on a cité pré précédemment, que la hijrah est effective, ou que l'émigration est effective jusqu'à ce, ce, que, ce que le soleil se lève de son couchant. Il yani y a jusqu'au levée de l'heure. Ils disent que ce hadith, eh bien, il abroge et il efface celui là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Après la conquête de la Mecque, il n'y a plus d'émigration. Falmuradu bilhijra huna, fi hada lhadif, ilhijra min Mekka, ce qui je voulut dans ce c'est émigrer de la Mecque, partir de la Mecque. C'est-à-dire que si tu pars de la Mecque, tu ne seras pas considéré comme un émigré. tes C'est ça qui je voulut dans ce hadif. Lianaha, lama, futihat, ala yadi rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, sarat, balada l'islam, ou balada islam. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ramène eh bien, ce hadith et il dit qu'il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque Parce que, à partir du moment où -ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, où elle a été conquise par l'intermédiaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la Mecque est devenue un pays d'islam. فَلَا يُهَاجَرُوا مِنْهَا Et on ne doit pas partir de la Mecque. إِنَّمَا كَانَ يُهَاجَرُوا مِنْهَا hein, عندما كانت في قبضة الكفار À partir du moment où que le prophète a ouvert et a conquis la mec là dans ces cas là bien les gens n'ont plus à partir de la mec mais a l'époque quand elle était bien entre les mains des associateurs En fait, sallallahu alayhi il a ordonné. Il a dit qu'il faut émigrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné l'émigration et le partir de la Mecque à Médine ou avant cela en Abyssinie. Taïeb pourrait émigrer pour pouvoir pratiquer sa religion. Parce qu'à la Mecque, les musulmans ne pouvaient pas pratiquer leur religion parce que les associateurs, et eh bien, leur rendaient les choses difficiles et obstruaient le sentier d'Allah, azza wa jall. Et ils obstruaient et ils rendaient les choses difficiles quand on fait d'adorer Allah subhanahu wa seul mais à partir du moment où est-ce que le prophète wa sallam, a conquis la Mecque et eh bien elle est devenue une terre musulmane celui après la conquête de la Mecque qui émigre de la Mecque à Médine il ne sera pas appelé émigré il ne sera pas appelé émigrer, Pourquoi Parce que à ce moment-là, après la conquête de la Mecque, l'émigration et le fait de partir de la Mecque n'a plus aucune raison d'être. Puisque tu peux pratiquer ta religion à la Mecque. Et la Mecque fait part est meilleur que Médine. Mecca elle est le meilleur que Médine. Mecca Et que la Mecque est meilleur que tous les toutes les autres contrées. hijra min balad al islam min sunnah al Et par contre, le fait d'émigrer d'un pays non musulman un pays musulman ou le fait d'émigrer d'un pays ou est-ce que eh bien il y a des innovations un pays où est-ce qu'il y a la sunnah qui est appliquée ou un pays où est-ce qu'il y a des péchés vers un pays où est-ce qu'il y a l'obéissance d'Allah ça c'est une chose qui sera effective jusqu'au jour de la résurrection jusqu'à ce que l'heure se lève et en réalité il n'y a aucune contradiction entre ces deux hadiths et ceux qui le prennent pour argument pour dire qu'il n'y a plus de hijra et eh bien ils ont une mauvaise compréhension de ce hadith وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَت هذا هذا هو القسم الاول quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wasallam qui dit celui <coughs> yani, qui pour الله ورسوله son, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager ça c'est la première partie وهو الذي يعني اخلص نيته لله سبحانه وتعالى في الهجره وتقبل الله جل وعلا Ça c'est la première catégorie, c'est-à-dire que c'est celui qui aura eh bien, voué sincèrement son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala quand il a émigré. Et c'est celui hein, auquel Allah azzawajal aura accepté son émigration et il l'inscrira parmi ceux qui ont émigré. Peu importe le temps et le moment où est-ce qu'il émigrera. لأن الهجره كما قلنا باقيه pourquoi parce que l'immigration elle effective jusqu'au jusqu'à la levée de l'heure wala yuqalu inna hadha khassun بما كان قبل الفتح بل هي باقيه كلما احتاج الى الهجره فهي مشروعه ومن fi في اي وقت فله ثواب المهاجرين on doit pas dire que ça c'est spécifique À avant la conquête de la Mecque L'émigration Pour Allah Azza wa Jal et son messager C'est spécifique hein, Avant la conquête de la Mecque hein, On a dit que l'émigration C'est quelque chose qui perdurera jusqu'à et eh bien bi'idhnillah Jusqu'à ce que l'heure se lève Et à chaque fois qu'on a besoin d'émigrer et eh bien il faut savoir que c'est une chose Qui est légiférée Et celui qui émigre Peu importe le temps et eh bien il aura la récompense Des émigrés. Il sera inscrit auprès d'Allah comme étant émigré, si bien entendu son émigration est pour qui Pour Allah et son messager. Pour eh bien, pouvoir pratiquer sa religion et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et amour de son messager alayhi salatu wa salam. La deuxième des catégories, c'est celui dont l'émigration sera pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui émigre pour autre k'Allah Subhanahu wa ta'ala, est-ce que son émigration, il est accepté? Hein Pourquoi? Pour qui? Parce qu'il le fait pour un autre k'Allah. Son intention était pour autre k'Allah Subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il aura de la récompense? Hein? Il aura une récompense ou pas? Non. Il n'aura pas de récompense. Hein? Il aura... Pas de récompense auprès d'Allah azzawajal. Kama kala sallallahu alayhi wa sallam Waman kanat hijratuhu liduniya yusibuha Ay hajara min al-din Wa Ici, le prophète alayhi wa sallam, il dit Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas-monde C'est-à-dire qui se déplace et qui émigre d'un pays Un non-musulman, un pays musulman mais son intention ce n'était pas la religion. Il émigre pour autre chose. Hein Et enma anna bilad al-muslimin fiha tam'a wa fiha dunya wa fiha tijara wa Mais son intention c'est quoi C'est de se dire eh bien que dans le pays musulman, il y a une convoitise, quelque chose qu'il convoite là-bas. Où une chose de la vie mondaine ou un commerce, c'est ça son intention. Le commerce ou une jouissance de cette vie mondaine. Dans ces cas-là, eh bien cette personne ne sera pas considérée comme un émigré. L'émigré celui qui fait le hijra, c'est pour Allah wa pour son message, pour sa religion. C'est pas pour faire une tijara. Si tu sais c'est pour faire une tijara, tu seras pas considéré comme un émigré, tu auras pas la récompense. Si c'est pour une femme tu ne seras pas considéré comme un immigré auprès d'Allah et tu n'auras pas la récompense. Si c'est pour une chose de la vie mondaine, tu ne seras pas considéré comme un immigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, ça doit être pour ta religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu immigré. C'est ça ta, ton intention première et le reste suit. Mais si ton intention première c'est pas ça, eh bien, tu ne seras pas considéré comme un immigré. C'est pour cette raison que on voit l'importance de l'intention de la personne quand elle émigre Et comme on a dit c'est pas l'apparence de l'immigration qui importe c'est l'intention de la personne Fahijratuhu <rire> lid-dunya walisat lillah azza de là on voit que cette personne est eh bien son émigration sera pour la vie mondaine pour une, la vie d'ici bas et pas pour Allah subhanahu wa ta'ala wala yuktabu lahu Et celui-là, eh on ne lui inscrira pas la récompense de, de l'émigré. Même si en apparence, on croit qu'il émigre. En apparence, il est parti. Donc pour nous, en apparence, c'est un émigré. Mais pour Allah, il ne sera pas inscrit comme étant un émigré en réalité. De là, on voit l'importance de l'intention dans l'œuvre. Vous avez compris ou pas On a dit que eh bien, Les apparences Ce n'est pas ça qui importe C'est ce qu'il y a eh bien, dans l'intention Iza ne taqala Min balade il kufri la balade l'islam Min ajli Ar rifahiya Ou min ajli Al tam' al duniawi Ou tijara Ou il rish Fahada la Al Wallahi salahu thawabun bon bihi Comme on l'a dit, celui qui se qui émigre d'un pays, un non musulman, un pays musulman, mais son intention c'est le bien-être, d'être bien, ou son intention c'est une convoitise de cette vie mondaine, ou son intention c'est un commerce, ou de se faire de l'argent, ou autre, ou le bon vivre de ce pays-là, celui là eh bien, il n'aura pas la récompense de l'émigré il n'aura pas la récompense de l'émigré il ne sera pas inscrit auprès d'Allah comme étant un émigré et il dit également ou pour épouser une femme celui qui émigre pour épouser une femme comme une personne eh bien, qui va et qui émigre pour épouser une femme dont le coeur il s'est accroché à elle et en réalité elle ne veut pas de lui elle ne veut pas de lui mais lui son coeur il s'est accroché à cette femme et elle ne veut pas de lui sauf si et eh bien il vit dans son pays à elle et bien il vit dans son pays à Son له انا لا اتزوجك في بلاد son cœur elle est dans un pays musulman طيب el lui dit moi je me marierai pas avec toi tant que tu ne sera tu ne viendras pas hein, dans un pays et donc son intention c'est de se marier avec elle et il va là-bas pour se marier avec elle de son intention c'est pas la hijra c'est pas Allah azza wa et son messager c'est pas Hein, de donner la victoire et faire apparaître sa religion. Là, son intention, c'est de se marier avec elle. C'est cette raison que le prophète, il dit, ou une femme, celui qui est pour épouser une femme. Vous voyez Pour se marier avec elle. Celui-là, il n'aura pas la récompense. Celui-là, il n'aura pas la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Parce que son intention, c'était de se marier avec cette femme. Ce n'était pas pour faire la hijra pour Allah, Azza wa jal. Son intention, c'est de se marier. Et il s'est retrouvé là-bas. Taïeb Et même si en apparence, son œuvre, elle a l'air d'une œuvre pieuse. Et d'une œuvre de bien, parce qu'il est parti hein, dans un pays musulman. Mais son intention, c'était de se marier avec cette femme. Et cette femme lui a mis cette condition. Donc, il est parti. Celui-là, ne sera pas considéré comme étant un émigré. Lakin qasduhu laysa wa qasduhu zawaj bil lam yuktab lahu azza partir du moment où est-ce que son intention, et eh bien c'était pas la religion, et que son intention c'était le fait de se marier avec cette femme, et eh bien celui-là, il ne sera pas inscrit eh bien la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aflasa min thawab il muhajir. Et celui-là, il sera dénué d'obtenir la récompense de l'émigré. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fi qulubih. Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait pourquoi tu émigres. Il sait pourquoi tu es parti là-bas. Il sait si c'est pour lui, ou si c'est pour une femme, ou si c'est pour un commerce, ou si c'est pour autre chose. Fa subhanahu wa ta'ala qul atallimun Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al Wallahu bikulli shay'in 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Dis, ya Muhammad, dis-leur: Est-ce vous qui apprendrez Allah azza wa jall votre religion? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah azza wa jall c'est toute chose, il est omniscient. Subhanahu wa ta'ala. Fa la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sait ce qu'il y a dans les cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand aux gens eh ils ne savent pas. Les gens ils ne savent pas ce qu'il y a dans les cœurs. Hein? Ils ne savent pas. Tayyib Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Walniya mahallu al kal. Il faut savoir, ikwa, c'est que l'endroit d'où vient l'intention, c'est quoi C'est quoi Le cœur. le Laya alamuha ilallah azza wa jah. Et ce qu'il y a dans le cœur je ne s'est subhanahu wa ta'ala. Et le fait de prononcer avec sa langue. L'intention, c'est considéré comme quoi Comme une innovation. Le muslim, il doit pas dire j'ai l'intention de prier. Avant de prier, j'ai l'intention avant de faire takbir, il vient, il dit an dhuhr, Ou et après il fait Allah Akbar. Il doit pas le dire. Hein? Mais C'est dans le cœur Ou j'ai l'intention de faire le pèlerinage Il ne dit pas avec sa langue Ou avant de donner une sadaqa Il dit j'ai l'intention de donner une sadaqa Et il donne la sadaqa Il le dit avec sa langue Ça c'est considéré comme une innovation Les pieux les plus prédisseurs Ils n'étaient pas sur cette chose-là Ils ne faisaient pas cette chose-là Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cette chose-là Mais l'intention elle est dans le cœur Hein, quand tu as l'intention de le faire une chose, c'est ton cœur qui a cette volonté et ça se retranscrit et bien, par les gestes. Et l'intention, c'est une œuvre du cœur. Ce n'est pas une œuvre de la langue ou des membres. Et il y a dans le fait bien de faire ouvertement ou de la dire avec la langue ni l'intention il y a dans cela et bien une forme d'ostentation parce que eh bien tu l'as fait apparaître à tout le monde tu viens tu dis je vais faire une sadaqa et tu donnes je le montre à tout le monde un ton attention et il y a dans cela le fait de le prononcer une forme de quoi d'ostentation qu'Allah nous préserve de cela celalem mief bottes رسول الله صلى تلفظ بالنيه عندما يريد الصلاه او يريد اي عمل من الاعمال il n'est rapporté du prophète الله وسلم il a rien qui est rapporté du prophète صلى الله عليه qu'il a prononcé l'intention souvent yani chez nous au maghreb avant de faire la prière il dit al asr fulani j'ai l'intention de faire salat al-dohr avant il se met debout et il dit j'ai l'intention de faire salat al-dohr euh, telle date le 16 octobre 2017 à telle heure et après il fait Allahu Akbar ça, ça vous, ça, Oblet ils le font ça ils le font c'est pas quelque chose que j'invente c'est quelque chose que tout le monde a entendu pratiquement ils le disent avec la langue et ça c'est une innovation dans l'heure exact le jour, la date subhanallah Et ça, c'est considéré comme une innovation. Et ce n'est pas rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sahih, il est rapporté, par contre, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en état de sacralisation, et il a dit, « La baïka hajja »« Seigneur, je viens vers toi pour faire une umra et, et, quoi? et un pèlerinage. » ولكن هذا ليس تلفظا بالنيه وانما هو تلفظ بالمنوي وهو النسك الذي يريد هل يريد حجا هل يريد عمره هل يريد ان يقلن بين الحج والعمره هل يريد ان يفرد بالحج او هل يريد التمتع بالعمره والحج النبي صلى الله عليه وسلم يراپورت ها كما انا ديت ك اي بيان اله prononcé Euh, du pèlerinage d'adieu, il a dit, oh « au Seigneur, je viens à toi pour faire une omra et un pèlerinage. » Et ça, en vérité, ce n'est pas l'intention qu'il a formulée, mais en vérité, c'est une proclamation. Il a proclamé, hein, et ça, c'est quelque chose qui est légiféré. Et il a spécifié le rite. Est-ce que c'était un pèlerinage ou est-ce que c'était juste une omra ou est-ce que c'était les deux ou est-ce que c'était le tamattu' Il le fait de faire l'umra et laisser un, petit, un, un temps et ensuite faire etc. فَهُوَ يُعَيِّنْ النُّصُّ Ici, le prophète s.a.w. il spécifie eh bien, le rite qu'il veut faire. Il proclame. وَلَيْسَ الْمُرَادْ أَنَّهُ يَنْتِقُوا بِالنِّيَّ Et ce qui est voulu, ce n'est pas en vérité hein, le fait de prononcer l'intention. Le prophète s.a.w. pas ça qu'il a fait en, en faisant ça, mais il a proclamé. voyez Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit J'ai l'intention de faire le pèlerinage Ou j'ai l'intention de faire la umra hein, Ou j'ai l'intention de faire le tamattu' Ou le quiran Tu es bien Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit j'ai l'intention de faire Il a dit je viens à toi hein, faire une umra et un hajj Il a proclamé le rituel qu'il a à faire Il a proclamé le rituel qu'il allait faire. Et ce n'est aucunement l'intention qu'il a et bien donnée. Puisqu'il a dit, il n'a pas dit j'ai l'intention. Nawaitu. voyez Ou je veux faire. Ou Wa Kalimat Urid Latajus. Wain Kana Bardol Fukaha. يقول بها ولكن هذا غلط وانما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده لا من باب النطق ici le prophète, comme on a dit ce qui est rapporté de lui eh c'est qu'il a yani, proclamé le, le rituel et il n'a pas euh, spécifié ou il pas yani, euh, prononcé l'intention c'était pas ça son but c'était de proclamer le rituel de faire la différence et la distinction entre les rituels. Comme on a dit, il est interdit de prononcer l'intention, que ce soit pour la prière, que ce soit pour l'aumône légale, ou peu importe l'œuvre que tu veux faire, ou l'adoration que tu as l'intention de faire, tu n'as pas le droit de prononcer l'intention. Vous Mais la personne est eh bien elle fait son œuvre et elle n'a pas besoin de prononcer l'intention. pourquoi parce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il sait ce qu'il y a dans ton cœur, يا eh Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Même si tu dis j'ai l'intention de par cette oeuvre, et eh bien de le, de la faire pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et que c'est le contraire dans ton cœur et eh bien Allah Subhanahu wa Ta'ala le sait, même si tu le dis avec la langue. Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce qu'il qu y a dans ton cœur. Si c'est le contraire qu'il y a dans ton cœur, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il le sait. Fallahu az zawajal, ya alamuma fi kalbi fi' kalbin insan. Wala youfi duhu had talafur. Fat talafur bin niya bida. Allah subhanahu wa ta'ala il sait parfaitement ce qu'il y a dans ton cœur, et le fait de prononcer avec ta langue, eh bien, ça ne sera d'aucune utilité si eh bien, ton cœur diverge de ce que tu prononces et comme on a dit le fait eh bien, de prononcer l'intention c'est une innovation pourquoi parce que eh l'endroit d'où elle vient c'est le coeur elle doit être proclamée dans, son, dans le coeur et le fait de la proclamer ouvertement avec ta langue et eh bien c'est considéré comme une innovation chez, chez, chez les savants et également il y a dans cela une forme comme on a dit d'ostentation وهذه مساله مهمه جدا لان بعض comme on a dit c'est une question et un sujet extrêmement important pourquoi parce que il y a de yani il y a il y a des gens qui n'ont de cesse de prononcer l'intention que ce soit lorsqu'ils font le tawaf que ce soit lorsqu'ils font la priere lorsqu'ils donnent des omones lorsqu'ils font le pederinage et ils font et il formule l'intention avec leur langue. Et ça c'est considéré comme on a dit comme étant une innovation. Ma inzal jalla wa ala biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a révélé aucunement, aucune preuve qui cautionne yani cet acte là, et le fait de prononcer l'intention avec sa langue. Wa in kanu certains et eh bien ils affilient et ils argumentent pour justement prononcer l'intention avec leur langue ils prennent comme preuve une des paroles de l'imam Shafi'i l'imam Shafi'i il a prononcé une parole que eux ils ont interprété et ils argumentent hein, ils prennent cela pour argument pour dire oui eh bien on a le droit de prononcer l'intention d'ailleurs à l'heure Et on les réfute de deux manières, ces gens-là. Avec leurs paroles de l'imam Shafi'i. De deux manières. La première des choses déjà, c'est que en vérité, rien n'est rapporté authentiquement que l'imam Shafi'i ait dit ça. Disons que c'est authentique. Disons que c'est authentique. Que l'imam Shafi'i, il a véritablement dit cette parole. Falaïsa Ah ça c'est pas un argument. C'est parce que l'imam Shafi'i il a dit que c'est un argument. الله <سؤال> في والرسول disons que l'imam Shafi'i l'a dit L'imam Shafi'i, eh sa parole ce n'est pas un argument. L'imam Shafi'i c'est un mouchtahid. C'est une personne qui a fait un effort de compréhension. C'est un grand imam de la Sunna qui aurait qui a fait un effort de compréhension. Et il peut faire des erreurs. C'est un être humain. Comme tous les êtres humains, hein, ils font des erreurs. T -t et l'argument ce n'est pas la, la, la parole de l'imam Shafi'i. L'argument c'est la parole de qui Parle d'Allah subhanahu wa ta'ala i de son messager sallallahu alayhi wa sallam i par la parole de l'imam shafii rahimahullahu wa l'imam Ahmad ni l'imam Abu Hanifa ni, ni l'imam Malik c'est pas eux les arguments l'argument c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est lui le prophète alayhi sallatu wa sallam wa la yakunu illa idha mais par contre hein, la parole du savant elle ne pourra être considérée comme étant un argument que si Elle est conforme à la preuve du Coran de la Sunna. S'il si n'est pas conforme, ce n'est pas un argument. Comprenez Et Cette parole, on en vient à cette parole qui est rapportée d'Imam Shafiri. Quelle Quel est est-elle Il a pas illa bi dhikrillah. Bon ici, Imam Shafi'i qu'est-ce qu'il dit Il dit la prière n'est pas comme les autres, adoration. On entre dans la prière qu'avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent l'invocation d'Allah c'est le fait de faire l'intention de dire j'ai l'intention de faire la prière. Wa laqil murad hein, يعني Ce qui est voulu par l'invocation d'Allah azza wa c'est le fait de dire Allahu akbar. la salat n'est pas comme les autres adorations, on entre dans la prière qu'en faisant c'est ça qui est voulu par qu'en faisant c'est ça qui est voulu par la parole de l'imam Shafi l'évocation d'Allah ce n'est pas ce n'est pas l'intention c'est le fait de dire c'est ça et eux ils ont fait une interprétation et ils t'ont dit en fait c'est l'intention la prière n'est pas comme les autres adorations et on y rentre qu'avec l'intention. Qu Conformulant l'intention, al-zikr c'est quelque chose yani, qu'on qu dit avoir haute. Fa'ala kulli hal an-niyya 'amal qalbi. Hein, la c'est une œuvre du cœur. Wa la yajuzu at biha. Et il est interdit eh bien de prononcer l'intention avec la langue. Wallahu subhanahu wa ta'ala ankara 'ala man الاعراف الذين قالوا آمنا فقال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الى قوله قل اتعلمون الله بدينكم سي لور دو دو الاذان طيب في الاذان ان شاء الله Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ash'hadu Allah A shahadu an la ilaha illa Allah A shahadu rasulullah A shahadu an rasulullah Hay ya nuslana Hay ya nuslana Hay ala ala لا اله الا الله طيب ونوقف ساريت هنا ان شاء الله. الله ان ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وجمعين سبحانك الله وحمدك شبه لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك